Donc, comme vous le voyez, mes frères, ce hadith, il renferme de nombreux bénéfices. Et si quelqu'un souhaitait les dénombrer, il faudrait alors qu'il écrive des livres et des livres pour cela. Cependant, nous allons en énumérer quelques-uns, incha'Allah ta'ala. Premièrement, il y a dans ce hadith une preuve du bon comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et de sa modestie. En effet, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'asseyait avec ses compagnons, qui se réunissait autour de lui. Il ne restait pas seul, il ne s'isolait pas d'eux et ne se considérait pas supérieur à ses compagnons comme le font les orgueilleux. Et la modestie, c'est une des caractéristiques des pieux. Et plus la personne fait preuve de modestie pour Allah subhanahu wa ta'ala, plus elle sera élevée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah élève ceux qui font preuve de modestie. Deuxièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, Il y a le mérite des assises auprès des gens de science, afin de profiter d'eux et de leurs orientations. Et regardez la bénédiction de ces assises. On rapporte jusqu'à nos jours les enseignements de cette assise, et on en tire des bénéfices immenses. Et les assises auprès des gens de science, savants ou étudiants, elles doivent être... des assises de rappel d'Allah, et non pas des assises banales dans lesquelles le temps est perdu. Mais celui à qui Allah, subhanahu wa il donne la possibilité de s'asseoir avec quelqu'un qui a plus de connaissances que lui, il doit alors saisir cette occasion pour profiter de sa science. Il doit alors saisir cette occasion pour profiter de sa science. Le troisième bénéfice est que les anges peuvent prendre l'apparence humaine par permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Jibril alayhi salam est venu sous l'apparence d'un homme dans ce hadith. Jibril alayhi salam est venu sous l'apparence d'un homme dans ce hadith. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ce hadith, ce sont les bienséances relatives à l'étude de la science. Et ceci fait partie des choses qu'a enseigné Jibril alayhi salam dans ce hadith. Et on compte parmi ces bienséances le fait de se rendre dans les assises de science propres et avec une belle apparence. Comme on l'a vu dans le hadith, Jibril, alayhi salam, était vêtu de vêtements très blancs, et il avait les cheveux très noirs, c'est-à-dire qu'il était propre. Et il est recommandé pour cela... De porter donc des vêtements blancs. Il n'y a pas de doute que le meilleur des vêtements pour l'étudiant en sciences est le kamis, et de il est recommandé qu'il soit blanc. Parmi ces bienséances également, il y a la manière de s'asseoir. Jibrél alayhi salam, il a collé ses genoux à ceux du prophète sallallahu et ce afin d'être proche de lui. Et il s'est assis de façon respectueuse en, pensant, en posant ses mains sur ses cuisses. Et ceci nous indique. Qu'il convient à l'étudiant d'être proche de l'enseignant et d'être face à l'enseignant et ce afin de bien pouvoir écouter ses paroles et ses orientations. Et aujourd'hui dans les assises, que font la plupart des frères Que font la plupart des frères On voit qu'ils s'assoient où « Sur les côtés ou au fond de la salle contre les murs. Et parfois, il n'y a même pas un seul étudiant devant l'enseignant. Et ceci est triste et cela s'oppose aux bienséances relatives à l'étude de la science. Et ceci est un manque de considération envers la science. Il convient donc, lors de ces assises, de se rapprocher de l'enseignant et de s'asseoir face à lui. » Cinquièmement. Parmi les bénéfices de ce hadith, il y a la permission d'observer l'étranger. En effet, on comprend dans ce hadith que les compagnons, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont observé cet homme, car ils l'ont décrit avec précision. Et on comprend même qu'ils ont parlé entre eux à son sujet, car il a dit, « Omar, radiallahu ta'ala anhum, nul d'entre nous ne le connaissait. » C'est-à-dire qu'ils se sont interrogés mutuellement. Et ceci est même rapporté dans certaines versions de ce hadith. Ainsi, Lorsque tu te rends dans un endroit dans lequel personne ne te connaît, tu ne dois pas réprouver le fait que les gens t'observent, surtout si tu es étranger. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ici, il n'a pas blâmé les compagnons pour cela. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas blâmé les compagnons, radiallahu ta'ala, anhum pour cela. Sixièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le mérite de l'islam. et que c'est la première chose sur laquelle il convient d'interroger. Et c'est pour cela que lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoyait ses compagnons pour prêcher, il leur a ordonné de commencer par quoi Il leur a ordonné de commencer par appeler aux deux attestations, puis à la prière, et ainsi de suite. Septièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a les piliers de l'islam, qui sont au nombre de cinq, comme cela est également prouvé par le hadith de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anuhuma, que nous verrons lors de la prochaine assise, inshallah, ainsi que tous les bénéfices liés à ces piliers, bi ta'ala. Huitièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a que la foi est d'un degré supérieur à l'islam, car il est possible pour un homme d'entrer en islam en apparence. Quant à la foi et la croyance du cœur, alors ceci est plus difficile et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à concrétiser notre foi. Neuvièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que l'islam est différent de la foi. L'islam est différent de iman En effet, Jibril a tout d'abord interrogé sur l'islam, puis il a interrogé sur la foi. Et ceci prouve que ce sont deux choses différentes. Cependant, les savants disent que si la foi est évoquée seule, alors elle comprend l'islam. Et si l'islam est évoqué seul, alors il comprend la foi. Mais s'ils sont évoqués ensemble, alors ils diffèrent. Et leur différence, c'est que l'islam désigne les œuvres apparentes. comme les paroles de la langue et les œuvres du corps, alors que la foi désigne les œuvres secrètes comme les croyances du cœur ainsi que ses œuvres. Dixièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que les piliers de la foi sont au nombre de six et quiconque m'écroit en l'un de ces piliers est mécréant, car en faisant cela, il a démenti le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Onzièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que le plus important pilier de la foi Et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de celle-ci découlent les autres piliers. Et de celle-ci découlent la foi aux anges, la foi aux livres, la foi aux messagers, au jour dernier ainsi que la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Deuxièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que la religion est de trois degrés. Et le plus haut degré de la religion est la bienfaisance, qui consiste à adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Et ceci est le plus haut degré. Et en te rappelant qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, et observe tes faits et gestes, tout comme il entend chacune de tes paroles, et à connaissance de ce que cache ta poitrine, ceci va t'encourager à parfaire ton adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Treizièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que nul n'a connaissance de l'heure en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pas même le meilleur des hommes, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni le meilleur des anges, qui est Jibril, alayhi salam. Quatorzièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, le fait que l'heure ou la résurrection est un moment immense. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné des signes. Pourquoi Afin que les gens s'y préparent. Et à chaque fois que le musulman prend connaissance d'un signe qui s'est produit, il se rappelle alors que le rapproche et qu'il doit se préparer pour celle-ci. Comment En multipliant les œuvres pieuses et en se repentant de ses péchés. Et on demande à Allah subhanahu wa de nous faciliter la préparation pour ce grand moment et de nous préserver des frayeurs de ce jour. Quinzièmement, parmi les bénéfices de ce hadith, le fait que l'enseignant interroge ses élèves au sujet de ce qu'ils ignorent, et ce afin d'attirer leur attention, et qu'ils écoutent attentivement la réponse, comme lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interrogé Omar sur le questionneur. Seizièmement, il y a également parmi les bénéfices de ce hadith la permission de poser une question dont on connaît la réponse afin d'en faire profiter l'assemblée. En, en faisant cela, le questionneur il est en réalité enseignant, tout comme Jibril alayhi salam. qui a posé ces questions dans le but d'enseigner la religion aux compagnons. Anhum. Cependant, mes frères, il est important de savoir que le questionneur, il doit prendre garde à son intention. Lorsque tu questionnes, ton intention, elle doit réellement être de faire profiter l'assemblée, et non pas de te mettre en avant et de montrer que tu connais cette chose que tu connais cette chose que les autres ignorent, ou encore de vouloir rivaliser avec l'enseignant, car ceci est un mauvais comportement. Mais si tu interroges sur une chose que tu connais, dans le but que l'enseignant en parle et que l'Assemblée en profite, alors ceci est une chose louable, et en faisant cela, c'est toi en réalité qui as enseigné. Enfin, parmi les bénéfices de ce hadith, il y a le fait que ce hadith est l'exposé global de la religion Comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il est venu pour vous enseigner votre religion. Et les détails de celle-ci, elles se trouvent à travers l'explication de ce hadith. Donc comme je vous l'ai dit, ceci n'est qu'un résumé de quelques bénéfices tirés de ce hadith. Et pour les mentionner tous, il nous faudrait des heures et des heures, et des cours et des cours. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous faire profiter de ce que l'on a mentionné. Et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wal rabbil alamin wa jazakumullahu khayran